50 languages Elle a un chien. Elle a un chien. Le chien est grand. Le chien est grand. Elle a un grand chien. Elle a un grand chien. Elle a une maison. Elle a une maison. La maison est petite. La maison est petite. Elle a une petite maison. Elle a une petite maison. Il loge dans un hôtel. Il loge dans un hôtel. L'hôtel est bon marché. L'hôtel est bon marché. bon marché. Il loge dans un hôtel bon marché. Il loge dans un hôtel bon marché. Il a une voiture. Il a une voiture. La voiture est chère. La voiture est chère. Il a une voiture chère. Il a une voiture chère. Il lit un roman. Il lit un roman. Le roman est ennuyeux. Le roman est ennuyeux. Il lit un roman ennuyeux. Il lit un roman ennuyeux. Elle regarde un film. Elle regarde un film. Le film est captivant. Le film est captivant. Elle regarde un film captivant. Elle regarde un film captivant.